comment je suis dans la joie je suis dans la joie de savoir qu'on est là entre frères et sœurs et tous unis autour du Seigneur et pour euh, rejoindre ce que Michel disait c'est vrai que c'est vraiment merveilleux nous on vient de France on est euh, du sud de la France et euh, avec Michel on se connaissait jusqu'à la semaine dernière, on s'est eu au téléphone et c'est euh, fort de voir comment des liens d'amour des liens fraternels peuvent se faire sans même qu'on se connaisse simplement parce que Jésus vit en nous Alors, euh, je suis vraiment dans la joie. Et euh, on va partager notre témoignage. Je vais laisser la parole à, à, à mon épouse en premier. Et euh, puis vraiment, soyez bénis ce soir. Soyez vraiment bénis. Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur euh, vraiment vous bénisse et vous renouvelle en cette soirée par son Esprit Saint. Euh, vraiment on est très, très heureux d'être accueilli par votre église et par euh, votre pasteur et son épouse qui sont vraiment merveilleux, on, on les a connus euh, juste, enfin moi peu de temps là mais vraiment il y a eu ce cœur, euh, on voit vraiment qu'ils aiment vraiment le Seigneur et c'est vraiment un privilège d'avoir des gens qui servent le Seigneur comme ça euh, en ce qui me concerne, euh, voilà je suis d'origine tunisienne euh, j'ai grandi dans une famille musulmane en France, euh, un foyer où il y avait quatre enfants Euh, on aimait bien parler de Dieu à la maison, parler du courant des prophètes et du dernier prophète que le courant euh, nomme Mohamed. Et c'est vrai que j'avais une soif de Dieu, j'avais vraiment envie de connaître qui était Dieu réellement, mais il y avait comme cette distance, cette euh, inaccessibilité de l'atteindre et toujours cette crainte, cette peur parce que euh, il m'apparaissait vraiment euh, euh, très distant, très loin. Et... Donc, j'ai grandi dans cette culture arabe et cette dans toutes les traditions aussi qu'on avait et chemin faisant donc j'ai commencé à lire le coran à l'âge lorsque j'étais adolescente et la première fois que j'ai lu le coran euh, j'ai eu comme une répulsion en fait n'ai euh, pas euh, j'ai pas du tout aimé et je me suis dit bon tu es musulmane mais à mon avis c'est toi qui un problème et parce que voilà ce livre est sacré et euh, À mon avis ça n'est pas du livre, ça vient de toi. Donc euh, j'ai décidé de le relire pour me en me disant bon voilà, soumets-toi et j'ai accepté. Mais dans ce courant, comme quoi Dieu utilise n'importe quel événement euh, et pour nous attirer à lui, eh bien on parle de Jésus. Ce n'est pas le Jésus qu'on présente réellement dans la Bible comme étant le fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous, mais comme étant ce prophète qui guérissait les malades, les lépreux, qui allait euh, vraiment euh, qui délivrait les prostituées et ce, ce personnage-là m'attirait en fait et j'étais plus attirée par Jésus par le prophète Jésus que par le prophète Mahomet et le soir je priais je disais Allah pardonne-moi parce que je suis plus j'aime plus Jésus que Mahomet et parce que dans l'islam il ne faut pas faire de préférence surtout le prophète et que quoi, bon, le, le Mahomet c'est le dernier des prophètes et donc j'ai continué ma vie puis à un moment donné je me suis détachée un petit peu de la vie religieuse et Parce que j'étais vraiment attachée aux choses de, de la religion, euh, je voulais vraiment être faire les choses bien, et puis je j'islamisais aussi mes amis. Et à un moment donné, j'ai un petit peu reculé par rapport à ça, et au, je suis tombée dans une autre dérive, et qui a été l'occultisme. Euh, J'avais un arrière-grand-parent qui était euh, un grand magicien en Tunisie, et donc on avait reçu cet héritage-là de dons euh, que je pensais venant de Dieu. Mais derrière, c'est vraiment euh, démoniaque, c'est vraiment le diable qui tire les ficelles. Et je suis tombée là-dedans, et plus je, je mettais mon nez là-dedans, et bien plus je, je commençais à avoir des, des angoisses, des difficultés, euh, des mauvaises vitations. Et j'allais d'échec en échec, de malédiction en malédiction. Et je souffrais en silence, personne ne le savait, mais je souffrais en silence, et, et je me disais, qui me délivrera de ça en fait et par la suite, donc j'ai euh, continué ma vie étudiante, sans trop voilà m'associer. Et un jour j'ai une vision de Jésus-Christ. Jésus, Jésus m'a regardé et m'a dit: je te connais parfaitement. Je sais qui tu es. Je te condamne pas, je te juge pas. Viens et suis-moi. Je t'aime. Et cette vision m'a bouleversé parce que je me suis: dit, waouh, qu'est ce qui se passe quoi? Et malgré, malgré cette expérience un petit peu surnaturelle de la vision du Christ, eh j'étais encore enchaînée dans mes dans mes péchés, enchaînée dans, dans mes malédictions. Mais malgré tout, j'avais ce sentiment-là, cette attirance envers Jésus-Christ. Et ensuite, euh, il m'est arrivé donc euh, un événement très difficile, très douloureux dans ma vie. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis rentrée dans ma chambre universitaire, parce qu'à ce époque-là, j'étais encore étudiante, et j'ai crié « dieu et je me suis adressée à Dieu, j'ai dit, alors entre-temps, excusez-moi, j'avais ma voisine de chambre était catholique. Elle était pas pratiquante, on était en faisant sortir, on faisait la fête ensemble. Seulement simplement elle avait une bible dans sa chambre et elle avait oublié chez dans, dans ma chambre. Et cette bible, je l'avais ouverte. Au départ, j'osais pas l'ouvrir parce qu'on m'avait toujours appris que dans l'islam la, la bible c'est elle a été trafiquée par les hommes, c'est vraiment pas la parole de Dieu. Et donc du coup euh, cette parole-là m'avait vraiment interpellé, m'avait vraiment touché. Et j'aimais plus ouvrir la Bible que le Coran. Mais je me culpabilisais, je me disais, tu es musulmane, donc il faut vraiment que, allez, tu relis le Coran. Mais voilà, cette parole, la Bible, me faisait du bien. Et à tel point que, le soir, le dit de dire ma eh ben je disais un psaume à Dieu, Allah. J'ai dit, Allah, voilà, c'est tellement beau que je voudrais te lire ce, ce psaume-là. Et par la suite, donc il y a eu cet événement difficile, douloureux dans ma vie. Et quand j'ai crié à Dieu, je me suis adressée, Oh Dieu d'Abraham, j'ai dit je m'adresse à toi le Dieu d'Abraham, créateur du ciel et de la terre, qu'importe les religions parce que finalement chacun dit c'est moi la vérité, c'est moi la vérité, mais je dis mais aller où la vérité C'est quoi ma vie Est-ce que c'est mon mec toub ce qui m'arrive C'est-à-dire est-ce que c'est écrit le destin en arabe Et c'est quoi le chemin Et je pleurais comme ça et puis je me suis dit bon peut-être que Dieu a eu autre chose à faire que de s'occuper de moi. Mais le Seigneur, il connaît notre âme et il connaît toute chose Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. À l'instant je sèche mes larmes, j'entends frapper. Je me dis qu'il frappe parce que j'avais marqué « Ne pas déranger ». Je voulais que personne me dérange ce jour-là. Et vous savez, dans les chambres universitaires, il y a une, voilà, des quinzaines de chambres comme ça, des longs couloirs avec plein de chambres. Et en fait, c'est un évangéliste que Dieu envahit. Et Dieu l'avait poussé à frapper à ma porte, alors qu'il avait marqué ne pas déranger, alors qu'il avait d'autres chambres à frapper. <rire> il l'a frappé à la mienne. Et il vendait, il faisait son travail, il vendait des, des, des, des peintures, des calligraphies. Et puis j'ouvre, je dis, mais euh, il a marqué ne pas déranger, euh, je n'étais pas très disposée, mais il paraissait très sympathique. Et puis il me dit, oh, je vends des trucs très sympas. Je dis, écoute, moi je suis étudiante, j'ai pas d'argent, euh, mais par contre je peux t'offrir un cap. Donc il est, il est rentré, on a discuté, puis je lui pose la question s'il lui-même croyait en Dieu, et puis il me, dit, euh, me raconte son témoignage, comment Jésus avait touché son cœur, il disait qu'avant c'était quelqu'un daté il avait l'argent, les femmes, tout ce qu'il voulait, mais en fait son cœur était pauvre et misérable finalement, et le jour où une chrétienne lui a témoigné, il a pu salir l'évangile et a été touché par la parole de Dieu, la parole de vie, et que vraiment ça a la vérité transformée peut-être qu'il recommencé mais je recommence à zéro mais je suis le plus heureux des hommes quoi je suis évidemment en cœur et Gérard ah, mais c'est bien tout ça alors ça rentrait par là ça était une oreille et puis euh... puis à la fin me dire en partie me dit tu sais la bible dit Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au père que par moi et cette parole m'a laissé comme ça avec cette, ce verset et cette parole m'a percuté quoi Elle a transpercé mon cœur, mon âme, mon entendement, à tel point que pendant une semaine, j'étais vraiment troublée, persécutée par ce verset-là qui me revenait sans cesse. Pourquoi Parce que je me demandais si vraiment c'est Jésus, la vérité qui mène à Dieu. Uniquement on doit passer par Jésus. Dans ce cas-là, je suis perdue parce que j'ai pas Jésus. Dans ce cas-là, tous les musulmans sont perdus parce qu'ils n'ont pas Jésus. Et je me disais, non, de la folie, c'est pas possible que ça marche comme ça. Et puis, vraiment, j'avais une lutte intérieure comme ça, et à un moment donné j'ai plié les genoux à terre dans ma chambre universitaire j'ai dit Jésus je ne te connais pas vraiment' mais si vraiment tu es le fils de Dieu mais pour moi ça sonne comme un blasphème si vraiment tu es ce chemin qui mène à Dieu et eh bien convainc mon coeur et enlève moi tous les doutes parce que vraiment je pensais devenir euh, folle d'autant plus j'avais touché à l'occultisme donc il y avait un autre combat un autre combat spirituel qui était encore double et à partir de ce moment là Vraiment quelques temps plus tard j'ai été convaincu par la présence du saint-esprit que jésus était la vérité et j'ai senti la présence de dieu tellement proche je me dis' je disais vraiment je te tiens la main je veux plus la lâcher quoi je, ça y est j'ai trouvé la source et j'étais heureuse de, de pouvoir vraiment euh, appartenir à jésus et, et c'est vrai que comme j'avais touché à des choses occultes le soir pendant trois nuits j'étais vraiment euh, tourmentée par par des démons j'ai dit je vous appartiennes plus mon maître c'est jésus c'est mon berger et à partir de ce jour là j'ai pu eu justement ces mauvaises choses et donc euh, voilà ensuite j'ai le seigneur a permis que j'aille à l'église dieu m'a diri dans une église évangélique où un soir eh bien, le pasteur a fait un appel et j'ai répondu à cet appel je connaissais pas un petit peu la culture chrétienne parce répond ont on grandit dans l'église on sait comment ça se passe pour moi c'était tout nouveau c'était euh, je connaissais pas moi tout ça et j'ai répondu à l'appel vraiment pour euh, voilà donner ma vie à Jésus et j'étais convaincue de pécher, j'ai senti la présence du Saint-Esprit de, de Jésus, la sainteté de Dieu et je me suis senti vraiment pécheur et que vraiment là, je Seigneur pardonne-moi, je veux vraiment que ma vie soit changée, transformée, je, je veux te suivre, je veux vraiment marcher dans tes voies. Donc j'ai continué ma vie, j'ai rendu l'église Je me suis faite baptiser d'eau et euh, par la suite, j'ai dû l'annoncer ensuite à mes parents, ma famille. Ça a été très difficile. <rire> donc parce qu'ils étaient, j'avais un frère aussi qui était très radicalisé. Euh, voilà, donc ils ont rien compris. Hein. Euh, ma mère m'a dit, elle croyait que j'étais ensorcelée. Elle me disait, mais non, on va t'envoyer chez marabout parce qu'il faut vite que c'était n'était pas normal. qu'est ce que Mon père croyait que j'étais dans une secte. Mon frère me disait, les gens comme toi, on les tue euh, Tu es une traître, euh, voilà, donc parce qu'on sort pas de l'islam comme ça, parce que c'est lié à l'identité, à la culture, tout est lié en fait. Et penser que c'était comme un rejet, que je reniais mes origines, que je reniais tout, je dis non, je ne renie pas mes origines, je suis ce que je suis, je suis fière de l'être, mais j'ai Jésus dans ma vie, et Jésus, personne ne pourra me séparer de cet amour-là et cette foi que j'ai en lui. Mais grâce à Dieu, mais le Seigneur a permis que justement, euh, ce frère radicalisé, ben, que Dieu a permis, qu malheureusement, qu'il soit brisé dans sa vie pour s'humilier, devenir plus humble et être capable de pouvoir recevoir une Bible que je lui ai offerte. Lui qui, au départ, aussi me persécutait, eh bien maintenant m'appelle des fois, une fois par semaine pour écouter les conseils venant de la Bible. Oui, merci Seigneur. j'ai Mon père, je lui ai offert une Bible en version arabe qui commençait à lire. Ma mère a une, un songe de Jésus. Elle sait que c'est lui. Elle, elle le prie, elle le prie. Et voilà, j'ai ma soeur qui est venue au Seigneur, et s'est converti. Son mari aussi, qui est algérien, euh, lui d'origine algérienne, il est venu au Seigneur, il s'est fait baptiser. Voilà, donc le Seigneur a fait une œuvre, et continue à faire une œuvre au sein de, de ma famille. Donc, euh, vraiment, on pour euh, pour eux, pour que vraiment, ils puissent être, ils puissent naître de nouveau. Hein. Et puis, euh, voilà, et ensuite, au travail, j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir mon époux. Et je lui donne le, le relais. Il va vous raconter comment ça s'est passé. <rire> Alors moi, j'arrive à ce moment-là. Mon petit bout. Alors moi, j'ai grandi dans une famille juive. Je dirais tout ce qui y a de plus traditionnel. On faisait toutes les grandes fêtes. Notamment le céder de Pessar. J'allais à la synagogue parce que mes parents me demandaient d'aller à la synagogue. J'ai fait ma bar mitzvah, l'équivalent de la communion parce qu'on m'a demandé de le faire. Et quand je faisais les choses, ça avait pas de sens. Il y avait je trouvais pas d'intérêt. Donc euh, quand j'ai commencé à avoir l'âge de dire euh, papa, maman, la synagogue et tout ça c'est fini. Et eh bien euh, j'ai commencé à vivre ma vie euh, d'adolescent. Et j'ai commencé à toucher ce qu'il faut pas toucher. J'ai commencé à toucher aux jeux vidéo, jouer aux jeux de guerre. J'aimais ça, je passais beaucoup de temps en réseau. Et en fait, j'essayais de m'isoler dans un monde virtuel pour fuir une réalité parce que dans ma famille, c'était vraiment très compliqué. Mon père était un joueur de casino, il a perdu beaucoup d'argent et ça nous a vraiment nuits au niveau de l'ambiance de la famille. J'ai pas développé trop de détails mais c'était vraiment très compliqué. Donc pour moi, c'était il fallait que je m'isole, il fallait que je rentre dans un autre monde. J'ai commencé par les jeux vidéo, puis après j'ai eu l'âge de commencer à sortir. Je suis sorti, j'ai commencé à toucher à la drogue, j'ai commencé à aller en sortie en, en boîte de nuit et partout j'essayais d'aller, j'essayais de compenser un vide dans mon cœur. Et quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai pas été au bout de l'école, j'ai arrêté l'école avant le bac. Et j'avais qu'une seule obsession c'était partir loin de chez moi de là bas j'ai commencé à travailler j'étais commercial et je parcourait les routes cumumuler deux jobs en même temps et je devenais une vraie machine de guerre à travailler je travaillais six jours sur sept sur deux villes différentes et pour moi j'avais qu'une seule obsession c'était que il fallait que je gagne bien ma vie si je voulais pouvoir devenir quelqu'un mais malgré le fait que je travaillais que j'avais des bons résultats J'étais toujours vide. Un jour, j'ai décidé... J'étais à une soirée avec des amis. J'étais en train de fumer mon joint dans un petit coin. Et puis, j'étais assis. Et puis, je regardais tous mes potes en train de faire la fête. Et je disais, waouh Tout ça, c'est des gens qui se disent être mes amis. Et personne voit que je suis triste. Ce soir-là, c'était le soir où mon père avait été incarcéré en prison. Sur mon visage, ça se voyait comme s'il si m'était arrivé le plus grand des malheurs. Mais personne voyait que j'étais triste. J'étais là, je fumais mon joint et puis je disais, mais c'est ça la vie C'est ça les amis J'ai écrit une chanson un jour et j'ai dit, c'est pas parce que tu as des potes plein dans ton, dans ton carnet de téléphone que tu as vraiment des amis avec un grand A. Et j'ai décidé de changer de vie et j'ai dit, il faut que je parte de la région parisienne. De là, j'ai pris euh, trois sacs de sport, j'ai débarqué chez un ami qui me s'est proposé de m'accueillir pendant six mois. Il m'a dit, écoute, viens, on t'accueille, et puis euh, tu recommences à zéro. Là, arrivé à Montpellier, soleil, la mer, la montagne, le beau temps quasiment toute l'année, de quoi être heureux. Je trouve un travail tout de suite, bien payé. Je monte vite en grade, je deviens responsable d'équipe. Jusque là, tout va bien. Mais rien à faire. Quand je rentrais chaque soir en mon appartement, j'avais beau fumer mes joints, J'avais beau jouer aux jeux vidéo, j'étais toujours aussi seul et j'étais toujours aussi vide. Et un beau jour, la madame que vous avez vue débarque dans mon travail et on travaille dans la même entreprise mais dans deux villes différentes. Et lorsque je l'ai vue, c'était comme dans les films à Hollywood. Vous savez, quand il y a la, musique, la, la, la lumière blanche, les cheveux qui font... La petite musique euh, romantique... Et dans mon cœur, il y a un collègue de, de travail, je me rappellerai toujours, il dit « Oh, t'as vu la fille qui vient de rentrer ?» Je dis « Elle, elle est pour moi. » Et j'avais cette conviction que cette femme était envoyée pour moi. j'étais pas du tout croyant en Jésus. Et euh, je croyais en Dieu, mais bon voilà, je n'allais jamais à la synagogue et je vivais euh, comme la plupart des juifs euh, aujourd'hui. quoi Et puis, euh, elle était formatrice, moi j'étais superviseur d'une équipe. Donc, elle venait former mon équipe à la première génération d'Internet sur les téléphones portables. Donc, ça a bien changé depuis. Maintenant, on a Google et tout ça. Mais euh, à la fin, euh, le mardi, je lui propose d'aller boire un café. Elle dit « Ok ». Je lui dis « cool. On prend le café ensemble et madame, elle me prêche l'évangile direct. J'ai rencontré Jésus. Il a sauvé ma vie. Elle me raconte son témoignage. Bon, le témoignage, il est quand même balèze. Franchement, je disais, waouh, ce Jésus, il est quand même pas mal. Ce qu'il a fait dans sa vie, c'est c'est fort. Mais pour moi, je suis juif. Nous, les juifs, on croit pas en Jésus. Et je veux pas euh, même pas penser l'ombre d'un doute que je peux croire en lui. Mais son témoignage m'avait quand même pas laissé insensible. Mais il y avait un détail, je vais vous le confesser, qui m'avait bien piqué dans mon orgueil. C'est que c'est une arme, qui connaissait mieux l'histoire du peuple d'Israël que moi. Donc là, il fallait que je relève le niveau. Donc j'ai commencé à rentrer dans le nouveau dans l'Ancien Testament, hors de question de lire le Nouveau Testament. Pour moi, c'était clair et net, le Nouveau Testament, c'était trafiqué, ce c'était pas la vérité, Jésus, c'est pas pour moi, même s'il avait fait quelque chose de grandiose dans sa vie, mais c'était vraiment pas pour moi. Donc là, je commence à découvrir mes patriarches, nos patriarches, Salomon, David, quand je lisais les psaumes de David, je disais, waouh, mais c'est ça que je veux. J'aimais cette authenticité de cette relation que David avait avec Dieu. Quand il disait, je suis en colère, j'en ai marre. Quand il t'en a joie, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je trouvais ça super beau. Mais je disais, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je veux avoir. Je veux cette connexion avec Dieu de la même manière. Et puis, j'ai continué à lire la Bible. J'ai commencé à aller à l'église. Et avant d'aller à l'église, Ibtissam, le mercredi, donc trois jours après qu'on soit rencontrés, me propose d'aller à une réunion d'étudiants chez un pasteur américain dans une maison. Et le euh, Seigneur avait vraiment bien fait les choses parce que juste avant, elle avait téléphoné au, au renseignement pour avoir des numéros d'église évangélique à Montpellier. Seul un a décroché. c'était pas une église, c'était un pasteur américain qui faisait une réunion de maison. Mais nous, on s'était pas encore rencontrés à ce moment-là. Et ce qui était trop fort, voyez-vous, c'est que si elle m'avait proposé de venir à l'église. Les juifs vont pas à l'église. Moi, je vais pas à l'église, c'est pas ma place. Mais non, Dieu avait préparé les choses d'avance en m'emmenant dans une maison. Et quand je suis arrivé à la maison, on a partagé la Bible avec simplicité autour d'un bon petit repas et puis pendant un moment de prière, j'ai vécu mon premier Attouchement spirituel. J'étais comme ça, les gens priaient, les yeux fermés, et puis moi j'étais là, je regardais, qu'est-ce qui se passe J'avais peur que quelqu'un vienne derrière moi, quoi que ce soit, et là je sens une enveloppe d'amour descendre sur moi, une espèce de couverture qui commence à m'envelopper, à en avoir des frissons, une chaleur qui tellement bonne, une paix qui commence à habiter en moi, et là je fais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Et je repars avec ma première Bible. Un peu troublé par cette première expérience, je commençais à ouvrir un peu mon cœur sur vraiment les choses de la Bible et à commencer à m'intéresser aux origines de la Bible, savoir si la Bible qu'on m'avait donnée, c'était bien la vérité, si elle n'avait pas été retranscrite, parce que nous, on s'imagine que la Bible, elle est fausse. Mais quand je prenais la Bible du rabbinat et que je la comparais avec une édition Louis II, c'était la même, à quelques mots près. Donc, j'ai commencé à accepter la Bible que je lisais comme étant la vérité, j'ai commencé à la lire. Mais euh, il a fallu que je vise des temps un peu difficiles. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis déboîté l'épaule. Je vais chez le docteur, on fait des radios, il me remet l'épaule en place, mais rien à faire, l'épaule, toujours euh, j'avais toujours mal. On donne des crèmes, des massages, tout ça, rien à faire. La douleur, elle reste là. Et petit Sam vient me voir un dimanche matin, et puis il me dit, tiens, euh, si tu veux, il euh, y a un évangéliste qui vient à l'église de Montpellier, euh, pourquoi pas, viens avec nous. Je lui dis, écoute, euh, moi, je suis pas trop chaud dimanche matin, l'église, euh, voilà, je préfère rester chez moi. Puis elle a insisté, et puis j'ai dit oui. De là on arrive à l'église, le message, c'était les guérisons divines de Jésus. Et c'était vraiment la première fois pour moi que j'entendais le message, vraiment, de, de ce que Jésus avait fait, en fait. Et euh, je disais, « Ouais, quand même, ce gars-là, balèze. Il a guéri des dépreux, il a guéri des aveugles, il a ressuscité un mort. » Et l'église dans laquelle on était, c'était une église où les gens priaient spontanément pendant le culte du dimanche. Et j'étais troublé par les, la manière de prier de ces chrétiens. Parce que nous, à la synagogue, on prie jamais au doigt. Et là, c'était « Oh Seigneur, c'est trop beau Tu es le plus beau, le plus merveilleux, tu es mon sauveur !» Et moi, je disais « Oh !» Qui c'est ça Mais à la fois, cette... cette, cette Cette authenticité dans leur prière, ce feu qui, qui sortait de leur louange, était tellement pur, tellement authentique, ça ne m'essayait pas insensible. Et puis moi, j'étais assis au fond de la salle, j'étais comme ça. Vous savez, comme les jeunes avec les pantalons, j'étais assis comme ça. Maintenant, je suis un peu plus vieux. Mais, et puis je fais une prière mais vraiment, complètement arrogante à Dieu. Je dis, euh, Jésus, si tu es la vérité, guéris mon épaule. Là, je me redresse. Clac Mon épaule se remet en place. Je fais... Euh, petit moment de suspense. Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai un moment de doute. Je dis, non, c'est pas possible. C'est le hasard. Il fallait que ça se passe comme ça. Et puis, ben là, pas loupé. Parce qu'à l'autre bout de la salle, une femme commence à prier à haute voix. et Elle donne cette parole que je connais par cœur parce que ça a tellement transpercé mon cœur. Voici la parole qu'elle m'a donnée. Elle savait pas que c'était pour moi, mais moi, je sais qu'elle était pour moi. Elle dit... Tu demandes à Dieu de te montrer le chemin, voilà qui te conduit au seuil de la porte, tu te tiens maintenant au seuil de la porte et tu ne veux pas rentrer. Tu as tort, qu'attends-tu Entre, entre par la porte, car si tu rentres par la porte, attends à toi t'attends les, les verres pâturages, le pays où coulent le lait le miel et la vie en abondance. Quand j'entends cette parole-là, c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Parce que personne ne me connaissait dans cette église. Et là, je savais que c'était Dieu qui parlait à mon cœur. De là, je dis à Iptissam, je dis, je veux revenir l'après-midi. On y retourne l'après-midi. Évangélisation, le plus beau message que n'importe qui puisse entendre, la croix. Et là, j'entends le message de la croix. Jésus mort sur la croix de Golgotha. Son sang qui a coulé pour moi, pour les pêcheurs Là, mon cœur, il est troublé. Je réalise, waouh Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais j'ai décidé de me lever à la fin de la réunion et je me lève pour répondre à l'appel. Et c'était fort parce qu'il y avait une dizaine de personnes devant moi. Et le pasteur demandait avant de prier à chaque personne, que veux-tu que j'ai dû te fasse Puis moi, je dis dans mon cœur, je fais, oh là là, mais moi je sais même pas pourquoi je suis bon. S'il me demande devant tout le monde de dire pourquoi il veut qu'il prie, euh, j'en sais rien quoi. Là que j'arrive devant lui, il prie pour moi et là il a dit des trucs qu'il pouvaient pas savoir. Il a dit des trucs sur ma vie que personne pouvait connaître. Il ne me connaissait pas. Mais là, je savais que c'était Dieu qui parlait à mon cœur. Et il finit en me disant, est-ce que tu acceptes Jésus dans ta vie Euh, ouais. Ok. Là, je commence à, à m'intéresser au Nouveau Testament. En septembre 2004, sort la Passion du Christ. Je vais voir le film. Et alors là, c'est le film, il m'a renversé, quoi. Je vois le film, j'avais envie de rentrer dans l'écran de télévision, enfin du cinéma, et de bastonner les Romains parce que je comprenais pas pourquoi il avait souffert comme ça. Je voyais cette boucherie, je voyais cette, ce sang qui giclait de partout, et je disais, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça Je rentre à la maison, complètement bouleversé. Je prends ma Bible, je l'ouvre comme si, complètement au hasard, isaïe 53. Wow. <coughs> je dis, non, c'est le film que je viens de voir. Et là, je commence à me dire, mais c'est pas possible. Et c'était vraiment de plus en plus intense parce que toutes les expériences que je vivais, à chaque fois, Jésus revenait au centre. Un exemple tout bête, je vais à la plage, je mange un donut, j'ai un papier dans la main, je vais pour aller à la poubelle, je regarde le papier, verset de la Bible. Je perds mes clés. et je fais Etissam me dit, oh, peut-être que tu as embarqué mes clés. Non, non, prie Jésus, il va te ramener tes clés. Il oh, laisse-moi tranquille avec Jésus, c'est bon. Quoi. Je finis ma phrase, bing, bing, bonjour, on a trouvé vos clés. OK. Mais c'était comme ça pendant un an. Pendant un an, à chaque fois, Jésus revenait au centre de tout. Je suis avec des collègues de boulot, on prend le café. Pouf, Jésus qui vient dans le débat. C'est pas qu'est-ce qu'il vient faire là On parle de Jésus. Et je disais, mais c'est pas possible, il me persécute. Lui. Et de là en fait, j'ai commencé à vraiment ouvrir mon cœur, j'ai commencé à, à lire la Bible et euh, une amie avec petit Sam nous dit de contacter Juif pour Jésus. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai fait, c'est bizarre. Je vis pour Jésus. J'appelle un missionnaire. Il m'explique comment c'est possible d'être juif et de croire en Jésus. Il m'explique comment lui, il a rencontré Jésus. Il m'encourage à découvrir les prophéties de l'Ancien Testament. Il me donne une simple technique de, de, de, de passage biblique. Et donc de là, petite, ma loupe de Sherlock Holmes, je rentre dans Google et je commence à regarder les prophéties de l'Ancien, du Nouveau Testament. Je commence à faire le lien. Je commence à comprendre... Que véritablement, Jésus est le Messie d'Israël. Je commence à comprendre que véritablement, Jésus est mort pour mes péchés parce que je suis pécheur. Je commence à comprendre que si j'accepte Jésus dans ma vie, j'ai mon nom inscrit dans le livre de vie je deviens un enfant de Dieu. Et là, ça, ça se bouleverse parce que je dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qu'on a essayé de m'inculquer quand j'étais petit, ça veut dire mes parents, mes grands-parents, ils ont rien compris. Ils suivent la tradition, ils achètent la cacheroute, la viande cachère qui coûte super cher. Ils se ruinent même pour ça. Je dis, mais ça veut dire que c'est faux. Mais voilà que le message de l'évangile, je l'ai compris, mais ça reste que dans ma tête. Et cette même amie des petits-sams me met en relation avec un pasteur euh, juif, David Cohen, qui a rencontré Jésus à Marseille. Et euh, on va dans sa congrégation et là, je rencontre des frères et sœurs qui donc, qui croient en Jésus et qui sont eux-mêmes juifs. Je rencontre un gars qui était dans la mafia de Marseille. Quand vous le voyez, je vous jure, tu dis, lui, il n'est pas dans la mafia, c'est pas possible. Un vrai Teddy Bird, un nounours. Il pleurait tout le temps. Il était, oh, c'est trop bien. Il dit, toi, tu étais dans la mafia, toi Et quand il me raconte son témoignage, ça m'avait bouleversé, quoi. Ça m'avait vraiment touché. Je rencontre des chrétiens Qui aimait les juifs qui me prônaient dans leurs bras en disant oh je t'aime mon frère grâce à toi j je, je suis sauvé grâce à toi j'ai rencontré le messie musée mais j'ai rien fait je te connais même pas on y retourne à une deuxième reprise pendant les fêtes de souscte la fête de soukote c'est la célébration des cabanes lorsque le peuple d'égypte le peuple d'israël est sorti d'Égypte et je rencontre cet homme qui travaillait qui avait bossé dans la mafia dans le passé qui m'avait donné son témoignage qui m'avait bouleversé et puis là je dis je le prends à part je suis en train de fumer ma cigarette dans le coin de l'église il vient de me voir et tout puis il m'a pas dit ouais c'est pas bien c'est bien il me disait juste alors comment ça va ou est-ce que tu en es avec Jésus et là euh, il m'explique je vous explique que voilà j'ai compris le message de l'évangile OK Jésus c'est la vérité c'est le messie d'Israël OK si je l'accepte je suis un pécheur OK il va me laver mes péchés mais ma vie elle est toujours la même Quand je rentre à la maison, j'ai besoin de fumer mes joints. Ma cigarette, je suis toujours aussi dépendant. Et puis j'ai toujours les mêmes travers, toujours la même manière de parler, ça n'a pas changé. Et de là, ben, il me dit, écoute, tu sais, c'est vraiment pas compliqué avec Jésus. Tu fais un pas vers lui, il en fera 100 vers toi. Et toute la journée, cette parole, elle troche. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Et en fait, spontanément, à la fin de la journée, ça m'avait tellement traumatisé, j'ai demandé au passeur de prier pour moi. Et là, quand il a prié pour moi, ça a pas loupé. Convaincu de péché, de jugement et de justice. Moi, je pleurais pas. J'étais un mec dur comme ça. Et là, mon cœur, il était troublé. J'ai pleuré pendant peut-être une demi-heure, une heure. Et je demandais, pardon, Seigneur, je suis un pécheur. Je reconnaissais, que je renvoyais tout le film de ma vie, toutes les mauvaises actions que j'avais faites. Et comme quand, quand j'ai repris connaissance de cet état un peu second où je n'arrêtais pas de pleurer, mon visage était plus même. Et là, je commence à distribuer des bibles dans mon travail. Je commence à témoigner de l'amour de Jésus. Un soir, je me roule mon joint normal, je commence à fumer, j'ai été malade toute la nuit. Toute la nuit. Moi qui avais l'habitude d'en fumer pourtant pas mal, toute la nuit, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai plus jamais touché un joint depuis ce jour-là. La cigarette, pareil. j'ai pris Je disais la Bible comme un petit enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai vos du repos. Déposez vos fardeaux et je vous donnerai un fardeau doux et léger. Ok, Seigneur, moi je veux arrêter de fumer, alors poum, je mets la poubelle, c'est ton problème. Hop là, délivrer de la cigarette, c'est terminé. Et puis petit à petit, Seigneur commence ce travail de restauration. Il commence à enlever la haine qui avait dans mon cœur à l'égard de mon père. Je m'engage dans les eaux du baptême. Pas besoin de perdre du temps. Oui, je suis un pêcheur je suis pas parfait. Je le serai dans les lieux célestes. c'est pas grave. Je m'engage dans les eaux du baptême. Je veux confesser que j'ai accepté Jésus. Et de là, je suis dans le monde merveilleux du petit euh, nouveau converti. Je témoigne à tout le monde. Je demande à mon bien-aimé de se marier avec moi. Elle accepte. Je j'ai rencontré Jésus dans ma vie, j'ai une parole vivante qui me parle, j'ai une femme merveilleuse avec qui je vais me marier dans quelques mois, mais j'ai oublié quelque chose, mes parents. Et P'tit Sam, elle avait déjà annoncé sa conversion avant. Moi, je dois leur annoncer ma conversion, mais le mariage avec une arabe. Imagine le sketch. Je prends mon téléphone portable après avoir été harcelé par le Seigneur pendant deux semaines, J'ai essayé de faire Jonas, mais pas moyen. Le Seigneur m'a repris à travers une prédication euh, de mon pasteur. J'ai fait « Ok, vendredi soir, soir de Shabbat, je prends mon téléphone portable. » Donc le soir de Shabbat, c'est super particulier pour nous parce que dans toutes les familles juives, c'est un moment de paix. C'est un moment où on se retrouve en famille, on mange un bon couscous. Et moi, je prends mon téléphone, j'appelle mes parents. « Bonjour maman, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je vais me marier. »« Mazatou !»« Elle est juive au moins. »« Non. » là je te laisse imaginer le sketch mais là je lui dis bah non elle est pas juive mais euh, elle est arabe mais je l'aime ma maman je veux avoir des enfants avec elle et c'est ma bien aimée elle me dis, mais ça va pas non on se marie pas avec les arabes c'est pas, pas possible c'est pas compatible je dis écoute maman cette femme je l'aime et il y a rien que tu pourras faire je veux me marier avec elle et j'ai une deuxième nouvelle aussi J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et alors là, pffou, là c'est l'apocalypse. Soir de Shabbat, c'est même plus un soir de Shabbat, c'est la guérilla à la maison. Mon père s'enchaîne le téléphone avec ma mère, je vous épingle les détails. Et là je vis ce que une grande majorité des juifs qui acceptent Jésus vivent le rejet de la famille ou même d'autres personnes qui sont pas juifs, ou peu importe, mais ont peut-être vécu en acceptant Jésus. Là je vis le rejet. Mon meilleur ami à qui je témoigne de Jésus, avec qui je partageais tous mes fardeaux librement, il me croit que je suis dans une secte. Il me dénonce à tous mes potes. Je me retrouve devant un tribunal du Sanhédrin un soir chez mes potes et euh, en train de me dire « on veut voir tes comptes, on veut savoir si tu leur donnes de l'argent à cela on veut savoir ce qui se passe dans ta vie, pourquoi tu as accepté Jésus et nanana. » Mon frère, il m'a envoyé des versets de la Bible quasiment 3-4 fois par semaine Mon père, il me dit, tu n'es plus mon fils. Ma mère, elle me dit, c'est terminé, on veut plus entendre parler de toi. Waouh Complètement brisé. Je dis, mais Jésus, c'est ça, marche avec toi. Et là, j'ouvre ma Bible un soir où j'étais vraiment triste et je remettais vraiment en question ma conversion, mon mariage. Je disais, je suis prêt à tout arrêter. Mais là, ce soir, je veux que tu me parles. Je prends la parole de Dieu, je prie Seigneur et je tombe sur le psaume 27. Et il y a un passage dans psaume 27 qui dit, « Quand bien même ton père est à et ta mère t'abandonne. Moi, l'éternel, ton Dieu, je t'abandonnerai pas. Et là, quand j'ai reçu ça, je dis, ça y est, je l'ai. Je lâcherai pas l'affaire. Seigneur, je te tiens la main, je vais jusqu'au bout. Et je bénis le Seigneur de ce que j'ai pu tenir ferme, malgré les oppositions, malgré les combats. Et trois heures avant mon mariage, personne de la famille devait venir. Je prends ma Bible, le petit calendrier chrétien, vous savez qu'on met sur les murs. Et là, je tombe sur une venue inattendue. Ok Ipsi m'appelle, me dit au fait, euh, avec qui tu vas rentrer avec, à l'église Est-ce que tu penses à une sœur avec qui tu vas pouvoir rentrer Je dis, attends, l'homme, il rentre avec la maman. La femme, elle rentre avec son papa. Donc moi, si j'ai personne qui vient ni ma maman, je rentre tout seul. Là mon téléphone sonne deux heures avant, ma mère m'appelle. Elle a été poussée par le Saint-Esprit le vendredi soir pour venir à mon mariage le samedi. À plus de 400 km Elle fait la route, elle vient. Et puis elle me dit... Euh, au téléphone Je suis à Montpellier, viens me chercher à l'hôtel. Je viens à ton mariage aujourd'hui. Je monte dans je viens je viens à ton mariage mais je vais pas dans ton église mais je monte dans ta voiture. OK. Je raccroche le téléphone et là je me fais le film. Je me dis attends, il y a le cortège, comment je fais Je fais une embrocheure à la comédie sur Montpellier, vas-y, va faire du shopping, moi je vais à l'église. Je dis non, seigneur, c'est ton problème. Et puis Dieu est bon parce que ma mère a vraiment été touchée par le témoignage des chrétiens. Le témoignage c'est vraiment ce qu'on a de plus puissant. Quand on témoigne de ce que Jésus fait dans nos vies, ça ébranle les cœurs. Et de là, bah, elle était tellement touchée, la présence de Dieu était tellement présente que même les inconvertis, ils sentaient cette présence céleste qui était là le jour du mariage. Et je rentre à l'église avec ma mère. Je vois la vidéo, ma mère debout en train de louer Jésus à Dieu soit la gloire. Une semaine après, elle accepte Jésus dans sa vie. Ma relation avec mon père, elle était chaotique. Elle l'était encore plus parce que je venais de me marier avec une arabe. Enfin, imagine le sketch. Déjà, j'ai une relation avec mon père, on se parle pas. Je me marie avec une arabe. J'accepte me... Jésus. Pouf Là, les répulsions. ben Aujourd'hui, la relation que j'ai avec mon pères elle est ressuscitée. La même, de la même manière qu'on était incapable de rester plus de 2-3 secondes ensemble, côte à côte. Aujourd'hui, on peut parler 2 heures ensemble sur Skype. Et même dernièrement, il y a moins de 3 semaines, on a même pu parler de la Bible. Ma première discussion de la Bible avec mon père. Voilà. Ceci, c'est mon témoignage. Et, je vais vous parler un peu de notre ministère et l'objet de ce soir. Vous savez, quand on accepte Jésus... Des fois, le Seigneur nous emmène dans des endroits où on n'a pas envie d'aller. Et si mois il y a bien un endroit où je voulais vraiment pas aller, c'était retourner vers les miens. Parce que j'ai tellement souffert dans le passé le fait que je vivais pas comme des juifs religieux et que mes parents n'étaient pas des religieux, que je me voyais vraiment pas retourner vers les miens.